Unité 3. Leçon 1, exercice 3. Écoutez et notez l'âge. A. Bonjour, Alexandre, j'ai 23 ans. B. Salut, Charlotte, j'ai 19 ans. C. Hello, Malika, j'ai 36 ans. D. Bonjour, Philippe, j'ai 52 ans. E. Bonjour, Florence, j'ai 48 ans.